Et le fanal. Avec protanimatrice, Michel.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 Ce soir, une fois de plus, je vous ai concocté une émission très diversifiée. Au cours des 120 prochaines minutes, on va entendre entre autres Izan, Ice Earth, Rage, Cathédrale, Opeth, Epica, Armored s a i n t et Vanden Place. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de metal à tendance progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec deux formations qui ont donné un très bon concert vendredi dernier sur les plaines d'Abraham à Québec. Dans un moment, on va entendre Dream Theater. Mais d'abord, on débute avec Iron Maiden et leur toute nouvelle pièce, Eldorado. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes e t la seule à diffuser du vrai métal à t r o i r v i è r e s C'est fou, 89h. Dream Theater, and you're listening to CFOU 89.1 FM. Avec la pièce Nightmare to Remember, qui ouvre leur dernier et très bon album Black Clouds and Silver Linings, paru il y a tout juste un an en 2009. Juste avant, au début de l'émission, on a entendu Iron Maiden avec leur toute nouvelle pièce Eldorado, tirée de leur album à venir de Final Frontier, qui sort le 17 août et que Bruce Dickinson a exhorté ses fans à se procurer vendredi dernier sur les plaines d'Abraham. Une façon de faire, disons, discutable, mais le concert était excellent, lui. Vous êtes en compagnie de Michel Proux à l'émission La brique et le fanal, la seule émission de c e s Fou, s entièrement consacrée au métal mélodique, métal progressif et power metal. On va maintenant poursuivre avec du matériel relativement récent. Dans un moment, on va entendre Epica et Vandenplass de 2009. Mais tout de suite, on écoute un extrait du très bon nouvel album des Allemands de Rage, Strings to a Web, la pièce de Bigger's Last Dime à l'antenne de la radio campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 ans.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 オレイ。 Avec la pièce On My Way to Jérusalem qui clôture leur dernier et bon album de Seraphic Clockwork qui est paru il y a quelques semaines. Juste avant, on a entendu Epica avec la pièce Kingdom of Heaven qu'on retrouve sur le dernier album du groupe Design Your Universe paru l'automne dernier et qui est peut-être le meilleur album à être paru l'année dernière. Epica seront de retour à Montréal le dimanche 21 novembre. Ne manquez pas ça parce qu'ils sont tout à fait excellents en concert. Au début du bloc, juste avant Epica, on a entendu Rage avec la pièce de Bigger's Last Dime, tirée de leur extraordinaire nouvel album Strings to a Web, qui est un autre de mes disques préférés parus jusqu'à maintenant en 2010.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 Dans un moment, on va entendre une longue pièce de Iced Earth, mais tout de suite, on écoute Armored Saint avec la pièce Loose Cannon qui ouvre leur tout nouvel album La Raza sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai métal en Maurice. C'est fou, 89 heures.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 Earth avec la longue et très bonne pièce Gettysburg, tirée de leur album double de Glorious Burden de 2004, album qu'ils ont enregistré à l'époque avec Tim Owens. Juste avant, on a entendu les vétérans de Armored Saint de Los Angeles avec la pièce Loose Cannon qui ouvre leur très bon, très bon dernier album, La Raza, qui est paru au début de cette année.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 Dans un moment, on va entendre Opet avec un extrait de leur excellent dernier album Watershed de 2008. Mais tout de suite, on écoute Death of an Anarchist, une pièce tirée de mon album préféré cet été de Guessing Game de Cathédrale sur les ondes de la Radio Campus. La seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières, c'est fou!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 Les Suédois Opeth, avec la pièce de Lotus Eater, tirée de leur excellent dernier album Watershed, paru en 2008. Juste avant, on a entendu les Anglais de Cathédral e avec la pièce Death of an Anarchist tirée de leur fantastique nouvel album The Guessing Game paru au printemps. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi et pour la brique et le fanal. Ce sont les choix de l'enfer qui vont suivre dans quelques minutes. Je vous laisse avec une dernière pièce tirée du dernier et excellent album solo du chanteur et guitariste de Emperor, Izan. L'album s'intitule After et il est paru au début de cette année. On va entendre la pièce Undercurrent.